C'est bien ça. C'est qui les méchants d'un le taxi 5 C'est les Italiens. Deux, trois mondes d'Italiens s'il te plaît. Mozzarella, Panna Cotta, Va bene ma bella, Totti. Avant tu dis quoi Del Piero Non. Ah, va, va bene ma bella Ouais. Va bene ma bella. Mal, ça, ah ouais Tu connais des trucs Vas-y, vas fais donc. Moi je parle pas Italien. Mais... La la la la. C'est pas mieux. Va bene ma bella. La la la la. Voilà. Je trouve ça bien moi mais il manque un truc. Si tu veux que ça cartonne vraiment, il manque un petit truc. Un peu d'autre chose dans ta gorge. Hop, vas-y, refais. ma bella. Voilà. Là, c'est bon. Là oui. où tu es le prix. Là où les mots. Là où bon. oui, les show. Allez, tu gènes non Taxi 5. Cela G G G Co grandi dans le plat j'ai connu la crise m'appelle pas le sang on ne me fait pas la bis mar' quartierement c'est devenu calite pe dans les poches m'aé devant la vie je veux la mari mariée les billets gagoût é je vais tous les faire chanter là là là oui je vis' fait en double fil je fais beguer le taxi ah oh, oui, la... Je t'imagine, je dans le club, mon pote, je me vide. Et vas-y, la chemblonda, ça va go fame. Oh, and I win. Comme si tu étais en hélico. Marc, c'est cramé, c'est chaud. Il y a les gondés dans l'allée. Les petits chemins les font cavalier. La borginigaiaardo. Je vois une petite manta. Achimme vue à la belle. Tu anniversa tête, tu me reconnais ma chérie, je dans mon beau. T'inquiète, c'est du solide Y'a du bon, du mauvais Et c'est la folie Ah oui, ah oui Va venir ma belle-là Je suis dans ma favela Va venir ma belle Je leur fais danser la macarena Elle est pleine de manie Elle fait la difficile Je suis loin d'être dans le club Mon pote me finit Et vas-y, lâche blonde As la break of a mi Ah oui, ah Je suis posée seule en terrain fou le compte de ta rave HLM au bord la mer tu un buvet d'accélère Qu'est-ce que tu veux que j'dis omino oh, oh. Sont tous devenus parano Ma je suis dans mon bolide Ça bombarde sur la route, le soleil est horrible Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie A win, a win, ben, ben... Fini. Hey, was he lashing from, that's the way of farming